Unité 8. Leçon 1. Exercice 1. Répondez aux questions. Écoutez pour vérifier. Quand vous étiez enfant A. Vous regardiez beaucoup la télévision Oui, je regardais beaucoup la télévision. Non, je ne regardais pas beaucoup la télévision. B. Vous faisiez du sport Oui, je faisais du sport. Non, je ne faisais pas de sport. C. Vous étiez bon élève Oui, j'étais bon élève. Non, je n'étais pas bon élève. D. Vous aimiez les jeux vidéo Oui, j'aimais les jeux vidéo. Non, je n'aimais pas les jeux vidéo. Vous alliez en vacances avec vos copains Oui, j'allais en vacances avec mes copains. Non, je n'allais pas en vacances avec mes copains.